51 51การไปทำธุระทำเดิน e างทำเดินทาง e e เดินทางทำเดินทางทำเดินทางทำนทางทำเดิางทำเดิงทำเด Je veux aller à la bibliothèque. Je veux aller à la bibliothèque. Dì chanh yaq pai ran kai nang su. Je veux aller à la librairie. Je veux aller à la librairie. Dì chanh yaq pai peng kai nang su pim. Je veux aller au kiosque. Je veux aller ที่ฉันอยากยืมหนังสือฉันอยากซื้อหนังสือ Je veux acheter un journal. Je veux acheter un journal. b i l i je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. ดิฉันอยากไปร้นนานหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Un journal. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. Dì chanh àk paï rán wén ta. Je veux aller chez l'opticien. Je veux aller chez l'opticien. Dì chanh àk paï supermàrkèt. Je veux aller au supermarché. Je veux aller au supermarché. j e j e veux aller chez le boulanger. Je veux aller chez le boulanger. aller chez le boulanger. Je veux acheter une paire de lunettes.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 Pain. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain.